demain, euh, je me lève tard. Voilà, parce que c'est férié. <rire> Est-ce qu'on aura la drache nationale demain Ah, le, le risque n'est pas nul, comme dirait l'autre, euh, en effet, puisqu'on a, en fait, euh, une grosse chaleur pour aujourd'hui. Ça, on le sait, on commence euh, à bien s'en douter. Et d'ailleurs, on a déjà actuellement des températures qui atteignent 23 degrés par endroit. Euh, le soleil sera généreux ce matin. On attend de 29 à localement 34, peut-être même un 35 degrés possible. Euh, la seule incertitude par rapport à tout cela, bien, Ça va être l'heure d'arrivée des orages qui remonteront de France. Ils pourraient essentiellement concerner le sud, mais personne ne sera vraiment à l'abri. Euh, D'après certains modèles, ce serait déjà en fin d'après-midi, début de soirée. D'après d'autres modèles, ce serait plutôt en première partie de nuit. Attention, orages potentiellement donc violents. Demain, euh, des éclaircies en matinée. Et puis l'après-midi, en effet, des nuages qui bourgeonnent. Et sous, une et sous un nuage, eh bien, une averse possible. On, on attend de 23 à 27 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est, est 8h et à la une de l'actualité, Christophe, le début des festivités du 21 juillet. Ça commence avec le bal populaire ce soir à Bruxelles, avec comme mot d'ordre, oubliez l'horreur que la capitale a vécu cette année. Tout le monde retrouve sereinement ce plaisir d'être ensemble et de se rappeler qu'on est surtout là pour s'aimer s'amuser. Bruxelles, Bruxelles à nouveau Un 21 juillet festif qui sera évidemment placé sous haute sécurité en raison de la menace d'attentat. En France, l'attentat de Nice aurait-il pu être évité Les poids lourds sont normalement interdits les jours fériés, mais celui qui a tué 84 personnes a circulé dans le centre-ville de Nice à plusieurs reprises ce jour-là. Informer les clients des dangers des engrais et des désherbants pour l'environnement, les magasins de jardinage sont tenus de le faire, mais dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Les Wallons pourront désormais influencer la vie politique par des consultations populaires. Nous verrons sur quel sujet exactement. Deux courses pour le prix d'une, pour les amateurs de cyclisme aujourd'hui, le Tour de France évidemment, mais aussi le Grand Prix Pinot Ceramie en Belgique. C'est la 50e édition cette année. Et puis le concert-événement de Michel Polnareff pour lancer les francopholies. Hier soir, nous y étions. Christophe Grandjean, Bruxelles est sous haute protection à l'occasion de la fête nationale. Oui, d'importantes mesures de sécurité sont mises en place car la menace d'attentat reste d'actualité. On va y venir dans un instant. Mais la volonté c'est que ce 21 juillet se déroule comme d'habitude. Le défilé militaire et la fête au parc demain ainsi que les animations sur la place du jeu de Balle, Animation qui commence dès ce soir avec le bal populaire. Le tout animé par le duo bilingue des concierges Zwa Hébert, interprété par Thierry de Coster et Max Lamenace, Lucie Dricot a rencontré Thierry de Coster. C'est nous euh, qui emballons tout ce bazar, si vous voulez. On emballe le bal, quoi. Hein, je veux dire, hein. on est au cœur de la fête de 18h jusqu'à 1h du matin pour le bal et le lendemain pour le Restaurant National aussi, où on, on met un peu d'ambiance pendant qu'ils mangent leur boulet et leurs frites. C'est un vrai bonheur. On est les joueurs, on est les amuseurs et on adore ça. <rire> Tout le monde retrouve sereinement ce plaisir d'être ensemble et de se rappeler qu'on est surtout là pour s'aimer, s'amuser. Que Bruxelles, Bruxelles à nouveau, comme dit Jacques quoi je dirais, on dit, il disait, c'était autant où Bruxelles chantait, mais moi je pense qu'on va parler au présent, Bruxelles chante aujourd'hui, Bruxelles, Bruxelles à nouveau. J'aimerais de tout cœur que le soleil soit dans les cœurs, c'est ça l'idée. Le bal populaire donc euh, ce soir sur la place euh, du jeu de Balle dans les Marolles à Bruxelles. Des festivités euh, du 21 juillet sous haute protection euh, donc en raison de la menace terroriste. Quelles sont les mesures de sécurité qui seront prises Lionel Denebourg nebourg des renforts policiers principalement, au total 800 agents mobilisés en civil ou en uniforme. Des aspirants inspecteurs viendront en renfort pour participer aux fouilles Autre conséquence directe de l'attaque de Nice, des camions et des blocs de béton bloqueront certains accès pour éviter un scénario comme jeudi dernier. Mais malgré toutes ces mesures, pas question de céder aux menaces, venez faire la fête ce soir et demain. C'est ce que vous dit le chef de la zone de police de Bruxelles, mais avec une demande tout de même de sa part. Évitez si possible de venir avec des gros sacs à main ou à dos, de quoi faciliter la vie des policiers et au moment des fouilles et d'éviter les fils à rallonge. C'est noté. En France, l'Assemblée nationale a voté cette nuit la prolongation de l'état d'urgence jusqu'à la fin janvier 2017, conséquence de l'attentat de Nice jeudi dernier. L'état d'urgence facilite les enquêtes, notamment des perquisitions administratives de jour comme de nuit sans l'aval d'un juge. La France doit s'attendre à de nouveaux attentats, a déclaré le Premier ministre Manuel Valls. Nous devons, a-t-il dit, apprendre à vivre avec cette menace et à la combattre. Et à propos de Nice. Y a-t-il eu une faille dans les mesures de sécurité C'est une information de Radio France. Le poids lourd qui a servi d'arme pour tuer 84 personnes n'avait pas le droit de circuler un jour férié dans le centre-ville de Nice. Et pourtant il s'y est rendu à plusieurs reprises, Valentin Dunat. La loi est très claire. La circulation des plus de 7,5 tonnes est interdite sur la voie publique les veilles de jour férié à partir de 22h jusqu'à 22h le lendemain. Or on sait que le tueur est venu quatre fois repérer les lieux le jour même. On sait aussi qu'il est parti de l'est de Nice à 21h30 et là encore, il a circulé en toute liberté. Patrick Mortigliengo est président de la Fédération Nationale des Transporteurs Routiers dans les Alpes-Maritimes. Moi je me posais la question, comment c'est possible Je ne sais pas. Mais il y a des caméras de surveillance, personne n'a eu le déclic. personne n'a eu le, la lumière, personne n'a eu... Je sais pas, un clignotant s'est allumé dans leur esprit Ils que fait ce camion Mais c'est inimaginable. Maintenant, c'est très facile de parler après, chercher des coupables. Ce n'est pas mon but, hein. mais je dis quand même, je ne comprends pas. Pour les transporteurs routiers du département, aucun doute, il y a eu une faille dans la sécurité. Un poids lourd ne peut pas tranquillement circuler en pleine ville un jour férié, qui plus est, dans la ville la plus vidéosurveillée de France. Le trafic des Thalys et des Eurostars reprend petit à petit. Le trafic a été interrompu hier à la gare du Nord à Paris en raison d'un incendie dans un transformateur électrique. Probablement un acte de malveillance provoqué par des voleurs surpris alors qu'ils tentaient de dérober des câbles électriques. Le courant a été rétabli et le trafic reprend donc progressivement depuis hier soir. Il fera encore très chaud aujourd'hui, Christophe. Et oui, ce sera la journée probablement la plus chaude de la semaine, étouffante, même jusqu'à 35 degrés par endroit. N'oubliez pas de bien vous hydrater donc et de vous tartiner de crème solaire si vous êtes à l'extérieur, par exemple, pour jardiner. Et à propos de jardinage, nous nous intéressons ce matin à l'usage des produits phytosanitaires, les engrais et les désherbants. Depuis le début de l'année, le gouvernement fédéral a pris des mesures pour mieux protéger les cours d'eau où se retrouvent ces produits toxiques. Parmi ces mesures, la sensibilisation du public à l'utilisation de produits de jardinage respectueux de l'environnement. Normalement, les magasins doivent mettre en garde les clients, mais c'est loin d'être toujours le cas. Reportage de Thierry Van Gulik. Une grande surface de bricolage dans la région d'Amuroise. Nous voici au rayon phyto avec Valérie Honeux d'Interenvironnement Wallonie. Et premier constat... Sur le premier panneau sont renseignés les conseils pour une utilisation raisonnée des produits pesticides. Et le deuxième panneau qui devrait être présent, c'est la liste des alternatives aux pesticides qui sont disponibles sur le lieu de vente. Ici, les panneaux sont absents, alors que c'est une obligation prévue par les autorités fédérales. Dans la grande majorité des enseignes qu'on a visitées, on a fait le même constat. Euh, les panneaux ne sont pas présents en rayon. Autre obligation légale, les vendeurs qui doivent pouvoir donner des conseils d'utilisation propre et pouvoir parler des alternatives. Et là encore, dans ce magasin, la règle n'est pas respectée. Et pourtant, c'est possible, comme le Pro, cet autre magasin d'un muroir. Ici, quand on avait demandé euh, quelle technique utiliser pour désherber, le vendeur nous avait orienté vers des désherbeurs thermiques. Euh, ici, on est quand même à, à un bien meilleur résultat euh, qui vaut plus que la moitié. Euh, maintenant, quand même, avec quelques, quelques petits bémols euh, dans l'application. Les résultats de l'enquête ont été transmis à Comeos, la fédération de la distribution, qui déplore, mais qui ne fait pas grand chose jusqu'ici pour faire appliquer la loi. Si ce n'est renvoyer le consommateur vers un site web, Pas sûr que le client y pensera au moment de faire ses achats pour son jardin. Et si vous voulez des informations pour jardiner en respectant l'environnement, il y a un site internet, l'adresse c'est malindanslejardin.be. Vous pouvez aussi avoir des réponses à vos questions sur les produits phytosanitaires et leurs alternatives par téléphone au 0800 62 604 0800 62 604. Pour ou contre l'éolien, faut-il favoriser la circulation des bus, Christophe Deux exemples de questions qui pourraient faire l'objet d'une consultation des Wallones et des Wallons à partir de 2017. Oui, parce que la majorité PSCDH au Parlement Wallon, élargie à l'opposition MR et à un député indépendant, a présenté une proposition de décret rendant possible désormais la consultation populaire en Wallonie. Cela existe déjà à l'échelle communale, ce sera donc étendu à l'ensemble de la région. Mais pourquoi consulter les citoyens En dehors des élections, écoutez Christophe Collignon, le chef de groupe PS au Parlement Wallon. Je pense qu'entre le moment où l'on vote et le moment de la suivante élection, le citoyen doit avoir un moyen d'expression, doit apporter vers le monde politique des dossiers sur la table et c'est l'objet d'une consultation populaire. Et j'ajoute que nous sommes la première région en Belgique à introduire ce mode de démocratie directe, d'expression populaire. Tous les sujets peuvent être abordés dans cette consultation On a essayé d'éviter certains sujets. Ce serait trop facile de mettre une consultation populaire sur le budget. est Ce que vous voulez, vous ne voulez plus d'impôts. Mais aussi tous les mécanismes qui sont des mécanismes de pour ne pas mettre en difficulté l'État. L'État est suffisamment complexe sur le plan institutionnel, donc ces, ces, ces demandes sont, euh, ne sont pas permises. Mais il y a bien d'autres sujets, tels que l'éolien, tel que tout ce qui est environnemental. Donc tout cela peut être intéressant et nous ne demandons qu'une chose, c'est que ce mécanisme vive. Mais pas d'obligation de, de suivre finalement l'avis de la population Non, puisque la Constitution ne nous le permet pas, mais très honnêtement, l'engagement politique que nous prenons, c'est évidemment, s'il y a une demande significative, elle sera évidemment suivie des faits. Christophe Collignon interrogé par Hugues Angot. Dans le monde, la purge continue en Turquie cinq jours après le coup d'État manqué. Le président turc fait le ménage. Après les soldats, les policiers et les officiers, Il s'attaquent à présent aux médias et aux enseignants. Plus de 1500 professeurs d'université ont été limogés et les médias proches de l'opposant Gulen, rival du président, ont perdu leur licence. Au total, 45 000 personnes ont été interpellées et relevées de leurs fonctions. Aux états unis le parti républicain a formé Désigné Donald Trump comme candidat à la Maison-Blanche cette nuit, lors de la convention organisée à Cleveland dans l'Ohio, les Républicains ont tenté de rester unis pour faire bloc face à la rivale démocrate Hillary Clinton. Enfermez-la, ont scandé les militants à propos d'Hillary Clinton. L'élection présidentielle américaine aura lieu au mois de novembre. 8h11, dans le 8-9 Sport, Christophe, on prend la direction du Tour de France. Avec une question ce matin, qui pour battre Chris Froome, le Britannique semble intouchable depuis le départ. Euh, chaque jour ou presque, il gagne du temps sur ses, sur ses adversaires. Alors, qu'est-ce que la concurrence euh, attend euh, pour se réveiller, Arnaud Montero ben, La haute montagne, et ça tombe bien. La haute montagne, ça démarre aujourd'hui avec les Alpes-Suisses au programme. 184 km de montée et de descente. Celle terrain de jeu idéal pour les attaques. Et là, Neiro Quintana, le grimpeur et Fabio Haru devraient se régaler en sachant aussi que la troisième semaine de course n'est pas vraiment la tasse de thé du britannique Chris Froome. L'an dernier, il avait montré des signes de faiblesse dans les derniers jours de course. Mais tout ça, franchement, ça semble être de la littérature. Tant Chris Froome et son Team Sky ont l'air d'être confiants en eux. Écoutez un petit peu le directeur sportif Nicolas Portal. On sait qu'on va être attaqué, donc du coup on n'est plus sur la, sur la retenue. C'est pas comme avant on doit prendre soin de tout, quoi. de la course, d'aller gagner du temps, et voilà. Là maintenant on a un petit avantage, un bel avantage. Du côté de la Movistar, on dit voilà on va miser sur le fait que Chris Froome a souvent un jour de moins bien sur le Tour. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à cette tactique Bah bon, écoutez, pas vraiment pas grand chose. Bon, non, c'est bien qu'ils misent sur ça. Nicolas Portal est aussi détendu au micro de Jérôme Elger, c'est juste après la 17e étape, une 17e étape entre Berne et Fino et Mousson à suivre évidemment sur tous les médias de la RTBF. Oui, et Marc Cavendish ne verra pas cette 17e étape dans les Alpes, il quitte le tour avec 4 victoires d'étape dans sa besace. Le Britannique veut se concentrer désormais sur les Jeux Olympiques où il veut s'illustrer sur la piste. À propos des Jeux Olympiques, le journal Le Soir dévoile ce matin les 5 cyclistes qui représenteront la Belgique au JO. Il s'agit sans surprise de Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet, Lorenz de Plus et Serge Powels. Et puis, toujours à propos de cyclisme, on vous propose ce matin une séance nostalgie. On va se replonger 50 ans en arrière. C'est à ce moment-là que le Grand Prix Pinot Cerami est né. Et vous allez vous en rendre compte, le cyclisme a terriblement évolué en 50 ans. Écoutez, l'un des membres du premier comité d'organisation du Grand Prix Pinot Cerami, Pierre Rousseau. Il suffit de revoir les, les photos et les grands souvenirs de cette époque-là. Chaque courrier allait s'habiller euh, parce que les vestiaires sont venus ensuite. On allait chez les particuliers sortir des bassines dans, comme on disait, à Carnion et à Wamuat dans la pièce de devant, et tant pis pour les taches d'huile parce qu'on rentrait les vélos, etc. C'était folklorique. Quoi. Je me souviens de Ronny, comme ça qui s'habille sur la grande place ou bien Rolf Sorensen qui se retrouvent euh, totalement déshabillés, pour ne pas dire tenus, sur la grande place, en face de la maison du peuple. C'est des événements inimaginables aujourd'hui. C'est impensable de retrouver ça. Vous en parlez avec euh, nostalgie, mélancolie ah, Nostalgie, mélancolie, parce que c'était de belles années quand même. C'était fantastique. C'était gay. Pierre Rousseau, nostalgique au micro de Samuel Grulois et le Grand Prix pinot version moderne. Aujourd'hui, la 50e édition, c'est à voir sur les routes et entre saint guilain et Framery. On ne sait toujours pas si les Russes pourront participer ou pas aux Jeux Olympiques. La décision était attendue hier, mais le Comité international olympique se donne du temps pour trancher cette énorme affaire de dopage. Les francopholies ont commencé hier soir, Christophe, c'était avec Michel Polnareff. Et oui, c'est le concert-événement des francopholies, le concert de Michel Polnareff, le seul concert de Michel Polnareff cette année sur la Grand Place aux francopholies de Spa. Et le public a été conquis, le reportage de Bénédicte Allier. Bonsoir Spa Est-ce qu'on est, qu est boulettes ce soir je commencer par une chanson qui est un extrait de mon prochain disque, mais vous allez voir à quelle vitesse vous allez la prendre. Cet été en Belgique, c'est à Spa que Michel Polnareff, ce chanteur aux cheveux blonds bouclés et aux célèbres lunettes blanches, aura donc choisi de faire escale. Icône de la chanson française, ce personnage énigmatique à souhait a étonné le public par sa simplicité, sa gentillesse, son humour, sa dérision et une voix rester intact. C'était parfait. Qu'est-ce qui vous a euh, surprise et ben le nombre de chansons que tout le monde connaît. On se disait maintenant c'est fini, on a tout entendu. Mais non, il y avait toujours une nouvelle qui arrivait et on se disait ah mais oui celle-là aussi, on a oublié celle-là. Mais pas que parce que c'était pas les mêmes mélodies. Il y avait des choses qui changeaient. C'était de maintenant et c'était parfait pour maintenant. Il s'est donné à son public. C'était sincère. Les jeux de lumière, les choristes, les musiciens. Et puis en plus le karaoké pour faire participer le public juste ce qu'il fallait pour la, la touche finale excellent on, on ira tous au paradis non, non. la vie c'est la vie je suis fou de vous pourquoi provoquez-vous chaque jour de Il est encore la forme, Michel Polnareff, apparemment. C'est sûr, vous savez qu'il a 72 ans. Je regardais un petit peu sur Internet. Vous croyez que c'est un de ses derniers concerts Mais non, il ne faut pas dire ça. Mais Il est de la retraite, quoi, Il ne va plus non plus faire 300 tournées après, quoi, en Et effet. parce Pascal, il l'a y vu hier, hein Oui, je l'ai Alors ça fait quoi de voir y Michel était. Polnareff Vous l'avez touché euh, Je ne l'ai pas touché parce qu'il y avait quand même pas mal de gens devant moi. <rire> Sinon, il faut vraiment un bras long. Je l'ai trouvé quand même un peu vieillissant. Mais la voix tient bon ou pas La, la voix tient bon. Alors dans Lettres à France, par exemple, on refrain, il ne chante plus le refrain. Mais non, mais ça c'est... Heureusement qu'il y a des choristes qui sont la gueule, les à à ouais. Vous savez que son surnom, c'est l'Amiral Oui. Vous euh. savez pourquoi Non. Eh ben moi non plus. Voilà. <rire> et il appelle Stéphane les Moussaillons. C'est drôle ça, finalement. Ouais. Hein. Un grand bateau avec Michel Polnareff. Ben merci beaucoup. Hein. Restez là, les amis. C'est un nouveau 8-9 qui démarre. Il est 8h17. On va sur la route avec vous, Stéphane piedbeuf Votre petit surnom à vous, c'est quoi Bah, Steph Yo, Steph, alors comment voilà, ça comme va sur la route C'est ce qui me vient là, à 8h17 euh, j'ai pas trouvé autre chose euh, Julie <rire> bonjour à tous, c'est les vacances sur les routes et nos autoroutes quelques ralentissements à l'approche du Grand-Duché de Luxembourg avant le poste frontière de Sterpenich en Tarlon, entre Arlon et Sterpenich sur le 400, Namur Luxembourg également des ralentissements sur le 17 entre Albeck et Rekem pour rejoindre Lille et puis pour rejoindre la capitale ça se passe vraiment très bien en de nombreux endroits la plupart des axes qui convergent vers la capitale, et eh bien son fluide de circulation. Attention que si vous quittez Bruxelles via l'E40 vers Liège, un pare choc se trouve en voie centrale. C'est à hauteur d'Asrod, donc soyez vigilant si vous passez par là dans les prochaines minutes. Et puis sur le ring de la capitale en circulation intérieure, c'est le chantier qui est situé à Anderlecht entre Ytre et Grand Bigard qui vous fait perdre 7 minutes. Et entre Zaventem et Grand Bigard pour la circulation extérieure du ring, 6 minutes supplémentaires à ajouter.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 8h, 9h, le 8-9. Et soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, il est 8h19. C'est le 8-9, en mode summer, en mode été. Tout le monde est bien là, avec un grand sourire. Ça fait plaisir, Christophe, tout va bien Mais oui, tout va bien. va y donc, vous restez avec nous. Hein, les infos qui reviennent tout à l'heure, évidemment. Pascal, vous allez nous emmener en vacances grâce à des applications ouais. et à des people. Alors, je peux par exemple vous promettre qu'avant 9h, je vous offre une chambre d'hôtel 4 étoiles à moins 70%. C'est vous qui payez Ah ben non, bah non Vu que c'est pas cher il veut vous bien Vous pairez les 30% restants <rire> Quel radin ce garçon On parlera people en vacances aussi avec vous tout à l'heure Et alors Sarah Avis vous vous nous emmenez direction Liège On sait Oui à Soumagne au domaine de Ouéjimou Alors c'est un domaine de 22 hectares autour de son château très beau château style renaissance mosanne Alors dans le château c'est un centre d'hébergement donc là euh, pour les groupes donc à moins qu'on soit un groupe où on n'y va pas a priori mais on peut vraiment passer une journée à profiter de toutes les infrastructures du domaine Alors énorme complexe de piscine donc aujourd allez-y aujourd'hui par exemple hein, oui, fait temps projet, euh, avec une énorme pataugeoire euh, pour les petits un bassin sportif pour ceux qui veulent faire un peu de crawl un bassin ludique avec un toboggan de, de 30 mètres, il y a la buvette à côté de la piscine avec les frites, les snacks tout ça, euh, <rire> c'est important je trouve cet étang aussi où on pêche, où on peut faire aussi euh, du canotage de la barque euh, un mini-golf, des terrain de sport, de plaines de jeux un arboretum avec une ruche aussi où on fabrique le miel de Ouéjimont à acheter au château, sympa. vous pouvez ramener ça et puis il y a 24 heures de barbecue, mmh. alors euh, on les loue 5 euros, mais moi j'aime bien, vous imaginez vous allez après la piscine avec votre petit maillot vous avez encore un peu trop chaud, vous faites griller les saucisses il y a tout le matériel sur place que vous pouvez acheter, charbon de bois et tout ça, il ne faut plus qu'amener les saucisses, donc euh, c'est vraiment sympa, À en famille voilà, avec les, les amis, amis on peut vraiment tout ça. Euh, passer toute la journée alors il y a différents tarifs en fonction de ce qu'on souhaite faire, ça coûte un peu plus ou moins cher si on fait du canot ou pas, par exemple mais par exemple, donc pour les piscines, euh, le Le parc, la plaine de jeux et les terrains de sport c'est 4,50€ par adulte Oh c'est honnête donc, Franchement euh, donc c'est encore moins cher pour les enfants, voire mm -hmm. gratuit donc euh, c'est raisonnable. Un bon plan du coup grâce à vous, direction donc avec des comprendra. entrées à gagner évidemment hein, dans, dans, dans les milliers, milliers. ici <rire> on va y arriver, Sarah à la fin de ouais. la saison il y arrivera. Ça fait trois semaines que vous le dites normalement Sarah. <rire> Je me suis trompée, j'ai déjà dit autre chose. C'est vrai, vrai que cet été, <rire> vivre ici 15h, 17h avec Marc Vernon plein de bons plans pour profiter des vacances et toutes les infos aussi sur un site internet ouais, Sarah. sur 365.be avec d'autres idées pour vous évader exactement, un petit peu partout en Belgique bien évidemment tout à l'heure les amis, notre invité ce sera un grand monsieur qui chante Frédéric les François Pascal Michel, Champlain oui, Frédéric François. C'est votre kiff, hein, ça, comme diraient les jeunes. Vous dites que c'est un grand monsieur, vous savez qu'il est très petit. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il n'est pas de mesure 1m50. Il me semble que vous le connaissez très personnellement, on l'a dit donc. Je l'ai rencontré ici quand il est venu et j'ai fait un selfie avec lui. Oh, c'est mignon. Eh bien, on repassera les meilleurs moments tout à l'heure, évidemment, dans ce 8-9 de l'été. En attendant, puisque ce sont les vacances, Jérôme de se bronze, j'allais dire la pilule au soleil, mais peut-être plutôt le crâne en ce qui concerne. Et on a les meilleurs moments du cactus. C'était le 21 janvier passé. Théo Franken voulait donner des cours de respect de femmes aux migrants. Le cactus et vous revenez sur la passe d'armes à la commission de la chambre entre Théo Franken et Mirkir. Mais oui, sur les cours du droit de respect des femmes pour les migrants. Alors, bonjour à tous. Oh, Pascal, Christophe, nous allons d'abord discuter entre nous et décider si ces femmes ont le droit d'être assises ici avec nous, euh, si Cathy le ne cessait pas un petit peu son cinéma, et si Sarah pouvait nous prouver une seule fois que Benjamin Maréchal est encore en vie et qu'il n'a oui. pas été violent. Et, et moins fort, je parle. Non. Comme vous le savez, Théo Franken propose de donner des cours de respect des femmes aux migrants. Alors il s'en est entretenu hier lors d'une séance à la Chambre avec Emir Keir. Qui a fait certainement autant pour la lutte du droit des femmes que Jean-Claude Van Cohenberg pour embellir l'image du PS. <rire> Je glisse Jean-Claude Van Cohenberg parce qu'il a annoncé son retour aux affaires, aux affaires, hein, la langue française, décidément, avant d'être un peu recadré tout de même, et c'est là qu'on se dit qu'il serait temps qu'on impose aux caciques du Parti Socialiste un cours de respect obligatoire envers les électeurs. Entretien fort entre Émir Kir qui ne regardait pas son interlocuteur, mais qui le traitait de racistes démoniaque pour faire court, et Théo Franken qui ne regardait pas son interlocuteur, mais qui amenait toutes les 20 secondes n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Il n'a dit que ça. On sent que les communautés se rapprochent. Comparativement, ça va tout de même mieux dans la bande de Gaza entre Juifs et Palestiniens, j'ai l'impression. Alors, plusieurs niveaux de... Difficulté serait au programme de secours de respect du droit des femmes Du plus simple Respecter la femme en tant qu'être humain De sexe non masculin Donc tout le monde peut le faire Au niveau le plus compliqué Respecter Lisbeth O'Mans. Moi je n'y arriverai jamais <rire> La femme est l'égale de l'homme Il n'y a aucune discussion à avoir là-dessus Le plus bel exemple vient d'ici Chez nous les femmes peuvent s'exprimer librement et il n'y a qu'à écouter ce que disent Joël Milquet, Jacqueline Galland ou Marie-Christine Margaine pour constater à quel point ce pays est ouvert. <rire> Chez nous, la femme n'est pas uniquement là pour assouvir les envies sexuelles de l'homme. Il faut aussi lui laisser du temps pour faire le ménage. Oh et le repassage, oui, Cathy, effectivement. Merci. La femme a autant droit à la parole que l'homme a le droit de ne pas du tout l'écouter. Oh Premier constat qui coule de source, ces cours doivent être distillés par des femmes. La raison en est d'ailleurs très simple, ça coûte quand même beaucoup moins cher. Voilà. Les avis divergent. Théo Franken pense que les migrants frappent les femmes. Alors on ne frappe pas une femme, sauf si elle a vraiment cherché. Bon, mais... On ne va pas, ne va pas rentrer dans ce débat maintenant. Benjamin Maréchal traite ce sujet qu'un soir par an de 11 Ça n'est pas notre rôle. Ici. L'idée de Théo Franken est d'enseigner qu'on ne doit pas considérer les femmes comme des objets. Allez expliquer ça à un migrant syrien qui tombe sur l'élection de Miss Belgique. Les probabilités sont faibles. Hein. Déjà, les Belges de souche ne regardent pas à B3, alors les migrants syriens, vous pensez bien. Bon, donc Miss Belgique où là, un soir par an, on fait défiler des femmes en maillot de bain pour choisir la plus potable, mais uniquement à la condition de leur poser des questions censées les faire paraître plus intelligentes pour mieux les faire paraître plus bêtes. Et j'ai beaucoup relu cette phrase. <rire> Mais là non plus, on ne va pas renforcer les détails. Benjamin Maréchal, le, enfin bon... Il faut arrêter de, de citer toujours ainsi Benjamin Maréchal, hein, Sarah. Ça devient obsessionnel, vous savez. Il faut La femme est l'égale de l'homme, rappela Emir Kir, qui s'érige en héros du féminisme bontin. Il est d'ailleurs précurseur d'un très beau projet, louable opération Les Restos du Kir, qui propose des repas gratuits à toutes les femmes, hormis les Arméniennes et les non-turcs. Et voilà si ça vous dit le grand cactus c'est en TV sur la 2 tout bientôt en septembre en attendant le cactus à revoir sur rtbbio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 Vive à Bruxelles présente Vive la Belgique. Venez montrer votre attachement à notre pays le 21 juillet à la fête au parc. Activité gratuite et magnifique feu d'artifice tiré place des palais en fin de journée. Info www.sibp.be Avec le service public fédéral intérieur, la région de Bruxelles-Capitale, la Commission européenne et le syndicat d'initiative Bruxelles Promotion. Les aires d'autoroute, ce n'est pas pour les cochons. En cas de dépôt sauvage de déchets, votre amende sera au minimum de 150 euros. La propreté des airs, ça se respecte. Une initiative de la Sofico avec vivacité. Dis le Vos. Oui, les Écoute une fois. Ça, c'est un grillon mâle qui cherche une femelle, vieux. Juste. Et ça Ah, mais ça, c'est une grillante qui cherche sa berneuse. Et tu sais ce qu'elle dit la grillante Oui, grillon. Grillo. Oui. La berneuse qui donne du goût aux la La voilà. De vos mains. À table. Oh. Et vous nous rappelez, Christophe, l'actualité de ce mercredi 20 juillet. Les festivités du 21 juillet commencent dès ce soir avec euh, le bal populaire, place du jeu de bal à Bruxelles, une fête nationale placée sous haute protection. Les sacs à dos, par exemple, sont déconseillés pour faciliter le travail des forces de l'ordre. L'attentat de Nice aurait-il pu être évité Les poids lourds sont normalement interdits lors des jours fériés, mais celui qui a tué 84 personnes le 14 juillet a circulé pourtant à plusieurs reprises dans le centre-ville de Nice. Aux états unis le parti républicain a formellement désigné Donald Trump comme candidat à la Maison Blanche cette nuit. Et puis au Tour de France, Marc Cavendish abandonne, il veut se concentrer sur la préparation des Jeux Olympiques. Le journal du Tour de Samuel Grulois dans quelques minutes. Côté météo, difficile de prévoir avec exactitude l'heure et le lieu de déclenchement des orages. En attendant, il va faire chaud jusqu'à 35 degrés localement aujourd'hui. Il est 8h30. On s'informe avec Fabien Magri. Bonjour Julie Vanage, bonjour à tous. On l'a longtemps attendu, mais ça y est, l'été est enfin arrivé. Il fera plus de 30 degrés cet après-midi en région liégeoise. Une météo qui fait des heureux, évidemment. Les piscines sont prises d'assaut. Mais ce soleil et cette chaleur compliquent la vie de certains travailleurs, en particulier ceux soumis à des conditions d'ordinaire déjà bien difficiles. Et dans cette catégorie, on peut citer les éboueurs. Pascal, par exemple, il a 38 ans, au micro de Laurie Meunier. Il nous a avoué que ramasser les poubelles sous le cagnard et dans les odeurs rendait l'activité très éprouvante. C'est difficile quand même par moment. C'est surtout les odeurs, c'est physique et j'ai toujours de l'eau avec moi, j'ai toujours même deux bouteilles d'eau et je bois régulièrement quand même. Pour le moment j'ai bu un litre et demi et un litre. Deux litres et demi pour le moment. Quand tu fais des chaleurs, on peut monter jusqu'à 3-4 litres, hein, forcément. L'uniforme alors c'est obligatoire Vous tu le garder même quand tu fais 30 degrés On n'a pas le choix, on doit toujours faire un avec. C'est des matières un peu sessicolo quoi je veux dire. C'est pas confortable du tout. Non. Je dirais que le mieux c'est ni trop chaud ni trop froid en fait. Voilà ce qu'il faut. Voilà. Et du soleil, on va bientôt en espérer encore davantage au Sartilement. à Liège, plus de 2500 m2 de panneaux photovoltaïques vont bientôt être installés sur le campus universitaire. Ils permettront de fournir 400 000 kWh à l'université chaque année. Cela représente, Marie-Bourguignon, la consommation électrique de près de 100 ménages par an. Ce sont les trois grands parkings du campus du Sartilement qui devraient prochainement accueillir ces panneaux solaires. Près de 2000 panneaux qui couvriront une surface de plus de 2500 mètres carrés. Ce projet de l'ULG a été développé avec la société angie Coféli. Le coût des aménagements est élevé. 1 million d'euros mais l'investissement en vaut la chandelle. Selon Christian Evans, directeur de l'administration des ressources immobilières de l'ULG, ces panneaux devraient permettre une économie de 50 000 euros par an. L'énergie produite alimentera directement deux cabines électriques de la zone nord du Sartilement sans être réinjectées sur le réseau. C'est le premier projet environnemental de cette ampleur mis en place à l'ULG. Un projet qui s'inscrit dans une politique plus large de réduction de consommation d'énergie fossile. Pour le moment, les installations sont en cours. L'objectif est de rendre les panneaux opérationnels pour la prochaine rentrée académique, soit en septembre 2016. Le soleil, c'est tout bon pour le photovoltaïque. Qu'on l'a compris, mais aussi pour les agriculteurs, notamment ceux qui travaillent dans le secteur du lin où l'arrachage a démarré. La société Marchandises et Fils, par exemple, produit et transforme du lin depuis 2006 à Villers-le-Bouillet. Du lin qui est exporté partout dans le monde, notamment en Chine et aux états unis Dans un secteur en crise, cette famille d'agriculteurs a réussi au fil des ans à tirer son épingle du jeu. Mais le lin, c'est-à-dire que c'est une récolte qui est relativement technique. Euh, Aujourd'hui, c'est une, une matière qui, qui, qui est valorisée, où il y a une certaine demande. C'est une matière naturelle. donc Je pense que les gens mettent beaucoup d'importance sur une matière naturelle. Mais on a connu euh, des années de démarrage très, très difficiles, parce qu'on était sur un marché euh, qui était un petit peu sur, une, sur la crise. Aujourd'hui, on ne dit pas que c'est gagné, mais on est sur, sur une bonne voie et on, on essaie d'avancer d'année en année. On sait que le secteur de l'agriculture n'est pas en forme, vous vous en sortez. C'est vrai qu'aujourd'hui au niveau agricole, il y, y a un gros stress qui s'installe dans, dans beaucoup de cultures. La météo n'a vraiment pas été favorable aux agriculteurs, donc ça c'est une, une certitude. Aujourd'hui, on espère pouvoir commercialiser euh, les lin au mieux, parce que le marché, on ne sait jamais vraiment le mesurer. Mais euh, à l'heure actuelle, la récolte euh, se passe bien. Au micro de Marie Bourguignon, c'était donc Gilles Marchandise, le patron de la seule société qui transforme du lin wallon en Wallonie. Tout ça n'était qu'une mauvaise blague. Les trois jeunes, à l'origine du mouvement de panique lundi soir, place de la République française à Liège, se sont confondus en excuses devant les policiers. Ils avaient tiré en l'air avec une arme à blanc et provoqué la frayeur des passants. Hier, au cours de leur audition, ils ont expliqué qu'ils avaient pris conscience de leurs bêtises. Les trois jeunes ont finalement été relâchés, mais ils comparaîtront prochainement devant le tribunal correctionnel pour menaces et port d'armes. Un album avec des artistes verviétois de tout genre musical, un clip tourné dans les rues de Verviers et un reportage filmé, c'est le projet Au fil du son porté par le collectif du même nom. Il veut aller à la rencontre de, à l'encontre plutôt de l'image négative que peut parfois afficher Verviers. Présentation avec Jonathan Jamar, le responsable de ce projet. Il consiste à redorer un peu l'image de Verviers Notre projet est axé spécialement sur la musique mais également aussi sur la photographie car quatre photographes participent également au projet Il consiste à réaliser en studio professionnel dans la région de Petit-Rchat un enregistrement en studio donc tous les groupes vont enregistrer là un morceau de leur composition et également on va faire aussi un morceau en collectif avec un, un ou deux musiciens par groupe sur le thème de Verviers Pourquoi Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ce projet L'idée c'est qu'en fait chaque fois qu'on sort qu'on dit qu'on vient de Verviers ben souvent on est catalogué comme la ville qui est ternie par une sale réputation. Et nous, ce qu'on veut, c'est justement montrer qu'il se passe encore des choses à Verviers. Parmi les artistes, euh, certains inconnus. Oui, donc euh, il y a donc Jacques Stodziem, Dope ADN, euh, Lena Marielle, Kermanova, Black Strike, euh, Hermut Lobby. Est très connu dans l'électro. Un album très éclectique au fond. Exactement, donc on a essayé de rassembler du jazz, du rock du, du blues, de la variété française de l'électro, du rap et tout ça pour essayer de vraiment toucher un maximum de gens et montrer qu'il n'y a pas qu'un seul style à Verviers, c'est vraiment multiculturel Interrogé par Olivier Tunus, c'était Jonathan Jamar, l'auteur du projet Au fil du son à Verviers A 8h36, on va sur la route avec Stéphane Pieboeuf. Stéphane, est-ce qu'on peut prendre le temps de bien déjeuner ce matin ou est-ce qu'il faut se dépêcher parce que ça coince Ça coince pour rejoindre le Luxembourg sur le 411 Namur-Luxembourg entre Arlon et Sterpenich. Quelques minutes supplémentaires sont constatées. Ça coince également du côté du poste frontière euh, de l'E17 pour rejoindre Lille entre Albeck et Rekem. C'est 15 minutes en plus ce matin pour rejoindre la France. Pour rejoindre Bruxelles, ça se passe bien sur l'ensemble des axes. C'est sur le ring de Bruxelles qu'il y a un accrochage impliquant quatre véhicules en circulation extérieure du ring entre le Carrefour, Léonard et Tervuren. Mais les automobilistes ne perdent que deux minutes suite à à accrochage surtout dans l'autre sens en circulation intérieure que 5 minutes supplémentaires sont nécessaires pour rejoindre le carrefour Léonard depuis Zaventem de l'autre côté du ring dans l'échangeur de Grand Bigard on va faire le point sur les temps de parcours dans cette zone de travaux d'Andorlecht qui chaque jour ralentit bon nombre d'automobilistes entre Ytre et Grand Bigard c'est un petit quart d'heure supplémentaire pour la circulation intérieure du ring on ajoute 5 minutes entre Grand Bigard et Zaventem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 il est 8h37 le 8 9 de l'été on est avec vous évidemment en pleine forme avec les people en vacances Pascal Michel nous emmènera voir de la belle gazelle si vous voyez ce que je veux dire ça va être plutôt est je crois qu'il qu aime chocolat. ça oui ouais, ça m'étonnerait oui. pas bon il est, il est pas maintenant petit... qu'il est pas là on peut, on, peut, on peut critiquer <rire> il va revenir bien évidemment il est parti faire un petit, un petit tour à la machine à café tiens l'appli vacances aussi histoire de prendre une nuit d'hôtel dans un 5 étoiles à moins 70% c'est plutôt sympa et vous Sarah vous restez avec nous puisque tout à l'heure on évidemment. aura Un invité, vous voyez qui est Frédéric François. Mais oui, qui voit pas qui c'est. petit ah oui. vous savez chanter une petite chanson de lui Non, mais ça par contre... Tout oh me le... coincé, qu'est-ce qu'il chante encore Les femmes sont mmh. la lumière du monde. Ça voilà. Il parlera de son nouvel album, Les femmes sont la lumière du monde. Un album qui vous parle, hein, Pascal Michel. Oui, exactement. Femmes, oh là là là là, dites donc. Moi, ce qui me parle aussi, eh bien, c'est La Grande Boucle, Tour de France. Tour de France 2016. Ce mercredi 20 juillet, 17e étape. 184 km 500 en montagne entre Berne et Finault-Emosson. Et, et on retrouve Samuel Grulois en direct du Tour de France. Samuel, hier, c'était repos, ça va, on est bien, on est en pleine forme. On est, euh, on va dire, un tout petit peu moins fatigué, mais on est surtout prêt et motivé pour les... Combien il reste Cinq derniers jours, voilà. Donc on, est, on est presque à Paris, là, on rapproche. On décompte, on décompte. D'ailleurs, hier, c'était repos, hein, on l'a dit, plusieurs coureurs ont décidé de ne pas repartir aujourd'hui. Et parmi eux, Marc Cavendish. Voilà, nous on repart, mais pas Marc Cavendish, et pour être honnête, ce n'est pas vraiment une, une surprise. On est même un peu étonné qu'il soit resté si longtemps, sachant que son prochain objectif, la compétition sur piste aux Jeux Olympiques de Rio, se rapproche à, à grands pas. À part dimanche, sur les champs élysées eh le Britannique de Dimension Data n'avait euh, plus rien à gagner sur ce tour. Et Il est sans doute euh, parmi les grands sprinteurs, celui qui déteste le plus grimper. Il préfère donc éviter les Alpes, récupérer et peaufiner sa préparation spécifique pour la piste, une préparation qu'il va entamer avec un moral gonflé à bloc, évidemment vainqueur de 4 étapes en 2 semaines, les 27e, 28e, 29e et 30e de sa carrière. Le record absolu d'Eddie Merckx, 34 succès, tiendra donc encore au moins un an. Et puis, autre coureur qui s'en va, c'est Ron Dennis, l'Australien de la BMC, lui aussi en quête de médaille à Rio. En 2015, il avait porté, on s'en souvient, le maillot jaune suite à son succès dans le chrono d'Utrecht. Cette année, il n'a pu perdre qu'une cinquième place à celui de Vallon-Pont-d'Arc, sauf forfait supplémentaire qui ne nous aurait pas encore été communiqué. Eh bien, le peloton compte encore ce matin 181 coureurs. Nous sommes toujours sur les bases du record de 2010 lorsque 170 coureurs avaient rejoint Paris. Et avant Paris, justement, Samuel, il reste 4 étapes, 4 étapes de montagne. Au départ de Berne ce mardi, ce midi, pardon, il y aura un hommage aussi qui sera rendu à l'enfant du pays. Oui, monsieur Fabian Cancellara. il est né à Berne, il vit à Berne et il discute la dernière grande boucle de sa carrière puisqu'il prendra sa retraite sportive dans quelques mois. Il recevra sans doute sur le podium signature une ovation digne de son époustouflant palmarès. Outre ses succès au Ronde, à Paris-Roubaix, Cancellara est aussi le coureur non vainqueur du Tour de France qui aura porté le plus souvent le, le maillot jaune 29 fois, il fait donc partie de l'histoire de, de cette course et puis après l'hommage, le peloton s'élancera toujours sous un chaud, chaud chaud chaud, chaud, soleil pour une très solide étape à 100% Suisse vers le barrage en construction de Fao-Emosson Fao-Emosson, Emosson et donc émotion. Le lapsus est tentant, évidemment. L'arrivée à 1960 mètres d'altitude sera exceptionnelle visuellement, et on l'espère aussi sportivement. Hier, en conférence de presse, les Movistars de Quintana ont promis d'attaquer. et ont même évoqué une possible alliance avec les Astana de Fabio Aru, qui, comme le Colombien, se sent toujours mieux en troisième semaine. Ça tombe bien, c'est la troisième semaine. Et dans le camp d'en face, eh bien, Christopher Froome a dit qu'il craignait plus la chute que les attaques de ses adversaires. Et c'est vrai qu'avec plus... D'une minute quarante d'avance au classement sur son plus proche poursuivant, et bien le maillot jaune est en position très favorable. Merci beaucoup, Samuel Grulois. On rappelle qu'il va faire chaud aujourd'hui. Pensez à bien vous hydrater, mettre la crème solaire sur le Tour de France. On rappelle aussi qu'on vous retrouvera toute la journée en direct sur Vivacité pour suivre les aventures, les émotions, vous l'avez dit, de la grande boucle. Et qui dit chaleur, Pascal, Sarah dit aussi vacances. Forcément, des applications sympas dont vous allez nous parler tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, je vous ai promis une application pour vous faire économiser 70% sur une chambre d'hôtel 4 étoiles. Bon. J'en ai une autre pour que vous partiez en vacances sans rien oublier. Dites donc c'est bien pratique pour préparer la valise, tout ça. Dans quelques instants, on va faire plaisir à Saravis avec Frédéric François qui était notre invité cette saison-ci. Bienvenue dans le 8-9 de l'été. Les soldes XXL avec en plus le service Krefel, c'est dans nos 75 magasins et sur krefel.be Krefel. Ce week-end, vous allez en Ardenne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 il est 8h44, c'est le 8 9 de l'été soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, ça fait plaisir on est là en studio avec Pascal Michel en pleine forme et déjà oui. bronzé avant l'heure bah oui écoutez, dès qu'il y a un peu de soleil un petit rayon un petit bas, petit bâme, on de en vacances aussi. Hein. <rire> mais non, j'ai profité du soleil hier comme plein de gens, ah ouais. au francophonie de spa vous avez été voir ouais. Michel, Paul Nareff, Sarah Vis les couleurs c'est pour bientôt, fin du mois pour vous ouais, j'espère, allez, allez va On va avoir attend. un peu le temps d'en de, avoir aussi, on décompte un petit peu en attendant, on vous ramène les meilleurs moments de la saison avec Frédéric François qui était notre invité, il nous parlait de son nouvel album « Les femmes sont la lumière du monde ». 12 nouvelles chansons avec ses collab collaborateurs habituels, évidemment, et des sujets de prédilection pour Frédéric François. L'amour, les femmes. Il a même écrit un livre « C'est mon histoire » et on vous en parle maintenant. Voici le nouvel album de Frédéric François « Les femmes sont la lumière du monde ». Les femmes De bouger l'épaule de façon lacille. Mmh. Bonjour Frédéric François. Bonjour, bonjour tout le monde. Ah, ensemble vous avez le rythme. Alors il y a double actualité. Il y a le disque évidemment, Les femmes sont la lumière du monde. On va oui. écouter quelques extraits ensemble. Et puis il y a toujours ce livre, C'est mon histoire, où on en découvre un petit peu plus sur votre parcours, sur votre vie, sur vos parents. D'ailleurs c'est marrant, je vous ai vu il y a un mois dans Sud Presse complètement ému parce que vous êtes descendu dans Bleu mine. Et c'était la première fois que vous descendiez dans une vraie mine. Hommage à votre papa. C'était voilà, la première fois. Vous savez que cette année-ci, ça va être le 70e anniversaire de l'émigration italienne en Belgique. Ouais. Et donc, euh, j'ai devancé un peu tout. Et pour la première fois de ma vie, je suis sorti. De, je suis rentré dans cette mine. Oh Vous avez ressenti quoi Parce qu'il y a le moment où le, la, la, la cage, l'ascenseur se ferme. Clac. J'ai versé toutes les larmes de mon corps. C'est vrai Oui, oui, oui. C'est vraiment. Euh, terrible de, de descendre et de voir comment ils travaillaient dans 30 cm de ils avaient 30 cm pour rentrer puis ils étaient couchés et le bruit, la poussière et tout, c'était impressionnant vraiment. On, on découvre dans le bouquin que vous avez un rapport très très fort à votre papa, évidemment parce que c'est votre papa et puis euh, parce qu'il y a cette injustice, quand il meurt et qu'il tombe malade, vous dites qu'il a tout traversé l'immigration, le déracinement, la mine qui était quand même le cauchemar de l'époque et il est eu par une saleté de maladie Il y a un truc assez injuste dans le bouquin. Ah, bah, euh, oui, c'est pas juste. Ben, c'est une maladie, une saloperie de maladie, comme je l'appelle. Et donc, euh, voilà, quelqu'un qui, qui un jour émigre pour, euh, euh, découvrir l'Amérique, il vient en Belgique. Pour lui, la Belgique, c'est l'Amérique. Il va pouvoir retrouver sa dignité, élever ses enfants. Et puis, voilà, il fait tout pour moi. Il achète des sonos. Il devient l'imprésario. Et puis, bien sûr, il est rattrapé par cette maladie. Bon, qui est normal et puis voilà il nous quitte et à propos d'Amérique vous allez jouer à Boston avec le nouvel album vous allez aller jouer vous aux États-Unis oui à Brooklyn et aux États-Unis aux États-Unis euh, Boston parce que c'est une c'est une communauté euh, euh, Bah, il y a haïtienne non haïtienne. haïtienne haïtienne qui parle français et donc mélangée aux français mélangée aux italiens et donc ça nous permet de, de faire des concerts là-bas attends le brol le mec est sicilien de Belgique de Liège <rire> il va aller aux états unis pour chanter pour des haïtiens qui euh, connaissent oui. des italiens oui, oui, oui. oui c'est extraordinaire c'est un truc de fou c'est Ad la musique. Adamo allait au Japon pour chanter pour des allemands hein. <rire> <rire> mais vous avez raison bah, attention hein. vous avez raison alors on écoute ce qu'il y a dans l'album donc vous avez entendu tout à l'heure les femmes sont la lumière du monde oui. Je fais play sur et hey Sur test gentleman, hier avez-vous acheté avec votre argent du muguet pour quelqu'un Oui, pour ma femme. Ouais oui Vous avez été le chercher vous-même oui. hier matin Oui, euh, vous êtes euh, en route partout, il y a des petites échoppes où vous pouvez acheter votre petit muguet, vous achetez votre brin de muguet et vous l'offrez, c'est magnifique. Il y a un truc que nous n'aurons jamais chanté, on pourra peut-être un jour, mais il y a un truc qu'on n'aura jamais, c'est que Frédéric François en 2015 avait sorti son propre parfum, Soir de Sicile, c'est toujours sur oui. le marché Oui, oui. Ça sent quoi C'est magnifique. C'est magnifique. C'est le mien. Pourquoi il doit être magnifique? Santé, Sarah, pour voir si elle en met. Santé, là. Non, pas trop près. Ah, bah oui, c'est soir de Sicile. C'est soir de. Ah, bah oui. C'est soir de non, non, non, non. non, mais c'est important que le parfum. C'est matin de scarber Quand les femmes, Quand Quand les femmes que... mettent ce parfum, bien sûr, il y a le nom qui est en jeu. Donc, le parfum doit être magnifique. Hein? Ah, oui. Ah, parce qu'il se mais... véhicule, et donc, c'est important. Mais c'est quoi le parfum, la Sicile? si on devait le le jasmin euh, la base de, de, de fraîcheur de citron de jasmin tout ça c'est important vous en portez là <rire> vous devriez comment ah, il est, grand, il est... Non, ça va, ça va, c'est léger. Mais le renifle dans <rire> tous les coins On se renifle le matin, C'est extraordinaire. C'est sensuel, tout ça. Vous voyez quand il y, a... y a deux chiens dans la rue qui se <rire> bon, croisent et qui se reniflent Là-bas, oh, ah, oh, ils viennent ça ça a de faire ça On n'a pas fait au même endroit. Voilà. Non, non, oh. mais... Un a mis soir de Sicile, un chien, et l'autre a mis un autre parfum. Yeah, Donc, voilà. non, là, ils se sont trouvés toi aussi, tu mets du Fredo. Non, alors, je fais plaisir à tous ceux qu'on aime. Play sur Juliette sans Roméo. C'est une Juliette sans Roméo. Il y en a beaucoup, hein. Ah oui, il y, y en a 12. Je ne veux pas ah toutes les non, non, faire. Non, des Juliettes sans non, Roméo, des ah. Juliettes, il y en a plus ah, que 12. En France, on <rire> se parle de. Non, mais... vous... Et puis non, on se ah, parle de 500 000. Non, je si qu'il n'y en avait que 12, c'est pas. C est, c est ah bien. Oui, mais Je ne comprenais pas pourquoi vous me regardiez avec un air lassé en disant il y a beaucoup de chansons quand même <rire> sur ce titre. Je ne comprenais pas. Et dis donc, il est quand même vachement fort, hein, Frédéric François. On en parlait justement avec Sarah Vis, notamment, en janvier dernier, il avait ressuscité une femme. Racontez-nous un petit bah, peu l'histoire. Elle est dans le coma. Elle avait, avait eu un accident de voiture mm -hmm. et puis son son le fils de la dame Vous qui a réussi à avoir euh, Claude François au téléphone. qui Pas a Claude pas, François. Claude <rire> Parce que là, on aurait ressuscité aussi Claude, Claude François. Frédéric François. ça aurait été un exploit, ça. <rire> Donc drôle. Frédéric François qui avait parlé à la dame au téléphone oui. et, euh, et le lendemain je pense elle s'était oui. réveillée et le miraculeusement. Voilà. Non vous mélangez tout, vous mélangez tout. N'importe quoi, pour en savoir plus c'est mon histoire, le livre biographique de Frédéric François. Et pas Claude François. Ça non ça. mais non. Bon dans quelques wow. instants on va partir en vacances avec les people en vacances et des applications sympas pour nous faire gagner des petits sous. Ce sera avec Pascal Michel après ceci. Et si vous preniez l'été du Bon Côté Vous avez des douleurs abdominales, le ventre qui gonfle ou encore des problèmes de digestion Nous en parlerons ce mercredi avec notre invité, naturopathe et nutrithérapeute. Ce sera dans l'été du Bon Côté à partir de 13h. L'été du Bon Côté, de 13 à 15h sur Vivacité. Sortez les brochettes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 Mesdames, Messieurs, dans le 8-9 de l'été, voici venu le moment, l'instant de parler People en vacances mm -hmm. avec Pascal Michel. Dites donc, que vous avez les numéros de téléphone de toutes les stars, vous Ah bah, évidemment enfin, Comment Et c'est elle qui m'appelle Ah bah ça ah m'étonne oui. pas Ah bah évidemment Ça ne m'étonne pas d'ailleurs Elle vous appelle pour vous annoncer <rire> des mauvaises nouvelles pour ces messieurs qui nous regardent ou nous écoutent ce matin. Oui, si vous étiez là hier, mesdames, je vous avais donné une mauvaise nouvelle. C'était Leonardo DiCaprio qui était en couple. Mm -hmm. Et là, messieurs, je suis désolé, je vais devoir casser un de vos rêves. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, mm -hmm. euh, le mariage de... Kate et William, vous oui, vous souvenez. Fait, et vous, vous vous souvenez évidemment de la belle-sœur du prince William. c'est son, son popotin. C'est l'image qu'on a retenue évidemment. Kate Middleton mm -hmm. qui avait affolé toute la toile, qui avait affolé tout le public qui était présent devant euh, cette cérémonie mm -hmm. avec cette superbe robe qui lui faisait un décolleté ouais. de dingue dans son dos. Le seul problème... Ça vous a marqué aussi, dit ah oui. <rire> c'est pas le décolleté que vous regardez, <rire> le menteur. Moi je regardais sa coupe de cheveux qui était juste sublime. <rire> oui. euh, et bien la pauvre... La pauvre, non, la Kate... Euh, Pippa Middleton pardon, et bien elle a rencontré rencontré l'amour il y a un peu plus d'un an, il s'appelle James Matthews. Mm -hmm. Alors ça a l'air d'être sérieux parce qu'ils habitent ensemble et euh, en plus ils se sont fiancés ce dimanche et ils se marieront l'année prochaine. Est-ce qu'on oh. sait ce qu'il fait Est-ce qu'il a un, un côté sans royal Alors il n'a pas de côté sans royal, par contre il a coté euh, en bourse beaucoup beaucoup parce qu'il est patron d'un fonds d'investissement. Ah oh, vous nous montrez une photo là, on voit ses costumes que c'est un chic. Hein. Oui, bon, on si voit, vous regardez ça. sur la Une tv on voit les photos d'un... Limite un James Bond. Comme ça. Oui mais ouais, genre ouais. Le, le costume vous savez il est un peu gris avec des carreaux genre ça fait un peu vieux quoi. <rire> non non c'est très british et il faut quand même dire que Kate Middleton et le prince William se sont dit absolument enchantés par cette rencontre et cette union -Mion, on leur souhaite évidemment plein plein plein de bonheur de l'Angleterre on passe aux états unis avec Michelle Obama la first lady qui se la joue Beyoncé dans une émission TV oui exactement alors Michelle Obama je sais pas si vous suivez ses frasques un peu sur les ouais. réseaux sociaux sur internet c'est quand même la first lady la plus cool du monde oui. où on la voit chanter on la voit danser, elle fait des trucs à la maison blanche avec les enfants, bref, c'est une vraie, une vraie maman pour l'Amérique, et donc là, elle s'est prêtée à un jeu pour l'émission Carpool karaoke alors vous avez peut-être déjà vu ces vidéos sur mm -hmm. internet le principe il est très simple, c'est James Gordon qui est chez lui dans sa voiture qui se promène un peu comme Jérôme Collin dans les Taxi en fait, et le ce qui se passe c'est que le people vient et il chante des chansons, et ben là pour son prochain épisode, il accueille Michelle Obama et Michelle Obama, elle va faire notamment un karaoke sur cette chanson, If you like it, then you should La chanson Single Lady de Beyoncé Alors ce qui me fait rire aussi C'est que, euh, évidemment, Beyoncé euh, C'est une star interplanétaire On avait d'ailleurs vu Michelle Obama avec ses enfants Ses filles au concert de Beyoncé Ce qui est plus drôle aussi, c'est qu'à un moment On avait prêté une relation de Barack Obama et Beyoncé Ah c'est drôle oui c'est ah, vrai, j'avais entendu parler De cette histoire, et c'est pas ouais. vrai, on annule bah, les rumeurs Écoutez, en tout cas, Beyoncé de Maria rien Elle est toujours avec J'attends <rire> toujours sa confirmation Vous êtes tellement connectée que même pendant les vacances Vous avez des bons plans pour partir Pas cher Dites donc Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus Parce qu'on est curieux Nous on met le full price hein, Quand on s'en va <rire> Ah oui Vous aimez mettre beaucoup d'argent Pour partir en non vacances. on n'a pas le choix Mais vous vous avez des euh, bons plans eh ben, ai Je vais vous en parler dans un instant Mais juste avant Avant de partir en vacances Avant de partir très loin Il faut d'abord faire Ta valise Ta valise ah ouais, ouais. Et vous voulez que je commence par la valise ou par le, le bon plan Je vous laisse choisir. Non mais avant de faire sa valise, il faut payer les vacances. Ben on, on parle de, de payer ses vacances alors, d'accord. <rire> Parlons de ça si vous voulez, avec une application qui s'appelle VeryChic. Le principe il est très simple, euh, c'est des hôtels de luxe, souvent des 3, 4, 5, 10, 20 étoiles. Euh, avant, vous. Ah Oui, moi je peux, je peux vous promettre la lune. High level. Ouais. <rire> Et en fait, c'est ces hôtels qui vous permettent, grâce à cette application, des réductions allant jusqu'à 70% le principe il est simple c'est vraiment ben voilà, il nous reste une suite euh, mm -hmm. 4 étoiles elle n'est pas occupée cette nuit euh, on vous la propose donc vous n'avez pas nécessairement le, date, euh, le choix sur la date pardon. Ça. Et, euh, et voilà mais ça fait partie des bons plans si vous par exemple vous ne savez pas où partir en vacances cet été vous avez un week-end de libre vous n'avez pas d'endroit de, de prédilection mm -hmm. et ben vous allez sur cette application Very Chic, c'est entièrement gratuit vous la téléchargez vous vous inscrivez vous créez votre compte y y il y a aussi de Voyage Privé qui fait ça c'est sur des, des plus longs séjours oui exactement et, mais les promos sont pas à 70%, c'est plutôt du 40-50. Et même moi je vous propose du 70%. Et madame. c'est encore mieux. Ouais mais c'est les miettes que vous nous proposez, mais les chambres qui restent. <rire> ben non. Ça reste quand même des chambres de luxe à la base. Tout à fait. Mais c'est un bon plan, tiens justement à retenir, à mettre dans le téléphone, le smartphone. Et puis sa valise, on doit la faire. Comment on fait On s'assied dessus, on bourre tout dedans, raconter. Justement, je sais pas si vous êtes du genre vous, euh, les filles, oui. ça prend toujours un temps pour faire une valise de toute façon. Mais est-ce que vous êtes du genre à faire des listes ah Vous savez, oui, À oui. dire ah, il faut pas oublier de prendre ça, etc. Ça peut arriver, oui. Sinon une brosse à dents de culotte c'est bien mais ça dépend où vous partez si vous partez <rire> en Australie pour un road trip pour six semaines vous avez besoin que d'une culotte alors vous <rire> savez et ben non c'est une application en fait qui est assez sympa ça s'appelle liste de voyage et uh -huh. le principe de cette application c'est qu'elle a fait des listes pour vous Donc en gros, ça, si, euh, génial, si vous hein, partez, bah, elle va vous mettre une liste où, où il sera écrit votre brosse à dents, votre sèche-cheveux, le chargeur de votre smartphone. Est-ce qu'elle a pensé euh, au plus qu'il y a, cette shorts, liste et, et ben, elle pourrait y penser parce que si c'est pas dans la liste, vous pouvez créer vous-même mm -hmm. votre propre liste et vous dire bah écoutez, moi je pars à Tokyo là, ce, cet été, il me faudra ça, ça, ça, ça. Et le gros avantage aussi, c'est que si vous partez plusieurs fois, par exemple vous allez plusieurs fois à Paris passer un week-end pour le boulot, pour plein de choses, et ben vous pouvez enregistrer votre liste et mm -hmm. comme ça chaque fois que vous partez, à Paris, n'oubliez pas, pas votre carte de métro, de tram, etc. C'est vrai qu'à un moment, il faut personnaliser cette liste, hein, parce que vous, le séche-cheveux, ça ne servira pas à grand-chose, Pascal-Michel. Ok, <rire> enfin, donc on s'attaque... On voilà. s'attaque à la coupe de cheveux maintenant. Mais non, mais il fait chaud, c'est normal de faire tomber tout ça. Mais maintenant, dans les mais hôtels, il y a toujours cheveux. un sèche-cheveux dans la salle de bain. C'est ça. bien vu. Merci beaucoup, <rire> merci beaucoup pour ces bons plans. <rire> Application Vacances, People, vous revenez demain, évidemment. Oui. Enfin non, demain, c'est 21 juillet. On va aller au défilé, on ne sera pas là. Ce n'est pas congé, c'est 21 juillet. Oui, ouais. Sarah, merci beaucoup. Avec Et à, plaisir, vendredi, à vendredi, évidemment, vendredi. pour un nouveau 8-9 de l'été. Oui. De Nicolas pour la météo, comment ça se passe, dites-nous Eh bien écoutez, ça commence à se réchauffer déjà euh, nettement. Hein, des températures qui sont déjà euh, de l'ordre de 24 à 25 degrés localement. Et ça va grimper aujourd'hui entre 29 et 34 degrés. Euh, 35 sont possibles très localement. Les orages vont s'inviter alors soit en fin de journée ou en première partie de nuit. Attention, ils pourraient localement être violents. Demain, des éclats Excellente matinée, vous écoutez Vivacité 9h. Ah, voici les infos avec Sébastien Pierret. Bonjour Sébastien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Et les derniers préparatifs qui vont au bon train pour la fête nationale. Les festivités débutent ce soir avec le bal national. Elles continuent demain avec le défilé, les activités dans le parc royal et le feu d'artifice. Malgré la menace terroriste, l'ensemble du programme est maintenu. Si c'est vrai que ce qui se passe dans le monde euh, nous impacte, il est également vrai que nous devons continuer à vivre normalement et, euh, je vais dire, sortir pour nos valeurs. Et donc, la, la seule bonne façon de montrer que nos valeurs tiennent, c'est de fêter quand il y a la fête. Et surtout cette année-ci, on commémore quand même les victimes des, des deux attentats en Belgique et surtout les gens qui ont porté secours. Guido Van Weymerch, le chef de la zone de police Bruxelles XL, au micro d'Adeline Bohun. Alors on parle beaucoup du traditionnel bal national sur la place du jeu de balle à Bruxelles, mais ailleurs aussi on fera la fête, de nombreux balles olympiques sont organisés un peu partout dans le pays, une tradition venue de l'autre côté de la frontière. Le principe de faire un ballon en pion, ou plutôt une fête laïque, c'est plutôt voilà, euh, quelque chose qui, euh, qui vient de France, qui est arrivé jusque chez nous en Belgique francophone et qui est euh, fortement euh, euh, usité. Pourquoi Parce que euh, le Belge aime bien faire la fête et il se dit que si le Français fait la fête le 14 juillet, il n'y a aucune raison qu'il ne fasse pas la fête le 21 juillet. Est-ce que ce, ce terme de, de Ballon Lampion a une signification, un, un symbole particulier Je pense que le symbole du Ballon Lampion, c'est d'avoir une fête très populaire, très familiale, où tout le monde peut se rassembler, on va retrouver de la musique intergénérationnelle et où tout le monde s'amuse, on boit un petit coup. C'est plutôt l'image que les gens ont euh, de quelque chose de, de très ancien, qui a toujours existé, et euh, quand on met Ballon Lampion, les gens savent ce que c'est on n'a pas besoin de leur expliquer on n'a pas besoin de communiquer plus par rapport à ça Corentin Roussman historien à la ville de Mons au micro de Jérémy Gilter vous avez eu chaud hier courage il va encore faire plus chaud aujourd'hui les températures vont grimper jusqu'à 35 degrés un conseil toujours le même pensez à boire beaucoup d'eau pour éviter les coups de chaleur cette température caniculaire un temps à rester étendue toute la journée sur son transat pour bouquiner pourquoi pas et bien sachez qu'à l'avenir les livres devraient coûter moins cher la ministre de la culture en fédération Wallonie-Bruxelles va imposer un prix unique pour le livre. Lionel Denebourg, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire la fin de la table. La table, c'est ce surcoût de 10 à 15% par rapport au prix pratiqué en France. Elle avait été mise en place à l'époque pour compenser les frais de douane, complètement dépassés donc. Et avec la fin annoncée de cette table, les prix devraient être plus bas. Fini la petite étiquette noire sur le quatrième de couverture qui cache le prix français. Alda Greoli est la ministre de la Culture. Le prix du livre va baisser, en général d'environ 10 à 15%.